Comme toujours, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du glitter rock, du boogie, ainsi que du métal vers la fin. La dernière heure de l'émission va encore une fois être très métal. On va entendre entre autres cet après-midi des artistes, des groupes comme Led Zeppelin, April Wine, Metallica, Jethro t u l l Yardbirds, Black r o s e Iron Maiden, Scorpions, Arch Enemy, Carcass et Exodus. Je vais aussi vous présenter le n e u v i è m e chapitre de la discographie complète de ACDC, l'album For Those About to Rock We Salute Ya de 1981, et je vais vous présenter une excellente nouveauté, le nouvel album du trio allemand Rage Strings to a Web. Tel qu'annoncé cette semaine, je vous ai préparé un petit spécial Porcupine Tree afin de souligner le passage de cette excellente formation de rock progressif au Québec cette semaine. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock funky américain très obscur des années 90 qui portait le nom de Mind Funk. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec trois gros canons. Dans un moment, on va entendre Kiss et Queen. Mais tout de suite, on écoute Foreigner Double Vision à l'antenne de la Radio Campus, la station des Bellomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! book. Un de leurs nombreux classiques, la pièce She, tirée de leur troisième album Dress to Kill, paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu Queen avec Time Mother Down, c'est la pièce qui ouvre leur album A Day at the Races de 1976. Et au début du bloc, on a entendu Foreigner avec la pièce titre de leur deuxième album Double Vision, paru en 1978. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre, entre autres, la musique des Moyalais April Wine, mais tout de suite, on é c o u t e Zeppelin, Dancing d a s s u r les o n de s de la radio Campus, la station Libé d o v a l e et le seul e à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. Avec la reprise d de u classique des années 70 de Bob s e g e r Turn the Page, c'est tiré de l r album Garage Inc., paru en 1998. Juste avant ça, on a entendu les m o n t l a s April Wine avec Could a Been Lady, le premier gros succès qu'ils ont eu. C'était tiré de l'album, le deuxième album, On Record, de 1974. Et au début du bloc, on a entendu Lad Zeppelin avec Dancing Days, ça vient de l'album h o u s e of the Holy, de 1973. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e u n compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la musique de Blue Oyster Call, mais tout de suite, on va poursuivre avec les amis de Metallica. Jeff r o t o r sur les ondes de la Radio Campus, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou 89.1!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 Yes, yes. Well, hold on. This song has a little introduction to it. It ain't supposed to be sad, though you might feel it that way. It's a song about desperation. Every now and then, we do get desperate. This is a song about L O V E, and if you abuse it, you're gonna lose it, and if you lose it, you're gonna abuse it, and if you abuse it, you ain't gonna be able to choose it, c a u s e you ain't gonna have it further on down the line. Things ain't gonna be so fine. You're gonna be sitting there on your little machine, trying to look and keep it clean. You're gonna be playing bingo all night all alone. That's why you're sitting there by the telephone, and you know that she ain't gonna call you. So, you put on the TV and you're watching Johnny Carson s e g w a y i n g r i t into the tomorrow show, but that don't got to go. So, you turn it off, you turn on the radio. The radio don't seem to get the click, so you say, Hey, man, I can't look at the split. You start to open up a little book and there's something there. You got to overlook it and say, Baby, you know there's something on my mind. You say, Baby, there's something on my mind. I know that you're home and I know you ain't all alone. So, you start walking over to a house. You get over to a house, you walk over to a d o o r you start pounding on the dog. o You say, open up the door, bitch. This is Wolf of Goof w i the t h Green Tea and let me in. Well, she opens up the door and then you just kind of walk up to her and say, Baby. You look up way up at her green mascara and you say, Oh, my darling. You know her and me was at the party as friends. Do not believe what they say. That's only got something to tell them to you down the wisecracker line. You say, Darling. Take your big curls and just squeeze them down, Rotumba. What's the name of that chick with the long hair? Rapunzel. That's a hey, Rapunzel. <laughs> hey, Raputa. Raputa. Raputa, h e beauty. Hey, Raputa, the beauty. l i p me down your hair. Let me climb up to the light of your love. Because this w o l f of g o o was saying to you. Love comes once, and when it comes, you better grab it fast. Cause sometimes the love you grab ain't gonna last, and I believe I must have. You know, I think I must have. You know, baby, I think I must have. You know, I think I must have. I must have got it all. <laughs> Seem e d like a long time to come. How can I be so blind, baby? Not to see you on the one. I let you slip on from me, baby. I let you walk on by. Got lost. m u s t h a v e got lost. m u s t h a v e got lost. Somewhere down the line. m u s t h a v e got lost. Somewhere down the line. Must have got l o s t Must have Got lost somewhere down the line. Hey, must have got lost, baby. I got lost, girl. Give away the day. Hey guys, Ben avec un d l o u c l a s s i q u e La version spectacle de Must Have Got Lost, tirée du double album Blow Your Face Out, paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu Blue Oyster c u l t avec Burning For You, c'est tiré de l'album Fire of Unknown Origin de 1981. Et au début du bloc, on a entendu Jeff Rothall avec une courte pièce instrumentale, For Later, c'est tiré de l'album Living in the Past de 1972. Vous êtes à l'émission u Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de blues rock. Dans un moment, on va entendre Jimi Hendrix et Johnny Winter, mais tout de suite,、euh、on écoute le Groundhog sur les ondes de la Radio Campus. La station du Médo-Mal est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x Rien à faire! Winter avec sa relecture en spectacle du classique de Bob Dylan Highway 61 Revisited, c'est tiré de l'album Captured Live paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu son é m i Jimi Hendrix avec Long Hot Summer Night, c'est tiré de l'album Electric Lady Land en 1968. Et au début du blog, on a entendu les Groundhogs avec la pièce Strange Days, Strange, Days, Strange Town qui ouvre leur album Thanks Cries for the Bomb paru en 1970. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec encore un peu de blues rock. Dans ce moment, on va entendre John Mayo et les Rolling Stones, mais tout de suite, on écoute les Yardbirds. I'm a man. Sur les ondes de la Radio Campus, la station d é v i l e p p e m o n d est l e s e u l à diffuser du vrai rock à trois r é v i i o n s C'est Fou, 89 FM.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 Rolling Stones avec No Expectations, c'est tiré de leur excellent album Bigger's Banquet de 1968. Juste avant ça, on a entendu John m a y e r avec le classique Room to Move, c'est tiré de l'album The Training Point, paru en 1969. Et au début du blog, on a entendu les Yardbirds avec I'm a Man, version spectacle qu'on retrouve sur un leur, de、euh, leurs coffrets, intitulé Smokestack Lightning et paru en 1991. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va avancer pas mal dans le temps, puisque dans quelques minutes, on va entendre Stomp Temple Pilots et Ross Smith. Mais tout de suite, on écoute les Black r o w s sur les ondes de la Red t a m p u s La station libérale et l e seule est divisée du v réel rock à t r o i s l i a r e s C'est fou! Alain le Lefebvre!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 我一次 Temple Pilots avec la pièce Big Bang Baby, c'est tiré de leur troisième album Tiny Music, paru en 1996. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec la pièce titre de leur troisième album Toys in the Attic de 1975. Et au début du bloc, on a entendu l e Black Rose avec Go Faster, la pièce qui ouvre leur album By Your Side de 1999. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mon groupe obscur de la semaine. Il s'agit d'une formation américaine des années 90 du nom de Mindfunk, qu'on pourrait、euh, qualifier de Super Group, puisque tous ses membres étaient、euh, des vétérans originaires de plusieurs groupes, dont certains ont fait leur marque dans les années 80. Particulièrement dans le domaine du métal. On y retrouvait entre autres、euh, il y avait y Reed St. Mark de Celtic Frost,、euh, le bassiste et le guitariste de M.O.D.,、euh, John Monte et Louis G. Svitek, en plus du euh, chanteur euh, Pat Dunbar et d'un autre guitariste du nom de Jason Coppola. Mindfun faisait une espèce de mélange de métal, de punk et de funk assez intéressant. C'est un des premiers groupes、euh, avec les Red Hot Chili Peppers à avoir、euh, tenté le mélange. Ils étaient de très bons compositeurs. Et ils ont intéressé l'étiquette Epic qui les a signés. Ils ont fait paraître un premier bon album, un très bon album homonyme en 1991, album qui a reçu d'excellentes critiques, beaucoup de fleurs de la part des médias écrits spécialisés. Mais le disque ne s'est pas vendu du tout, le public n'a pas embarqué malgré tout le battage médiatique dont il a fait l'objet. Ce qui fait que、euh, ça a un peu découragé les membres du groupe et le batteur Reed St. Mark a q u i t t é le navire en même temps que le guitariste Jason Coppola juste après la tournée qui a suivi,、euh, qui a suivi la sortie de l'album afin de le promouvoir. On les a remplacés par le batteur Sean Johnson et l'ancien guitariste de Soundgarden et des débuts de Nirvana, c'est-à-dire Jason Everman. Mindfunk、euh, n'ont、euh, vraiment pas été chanceux et ils se sont、euh, fait larguer. Par la suite, par leur étiquette de disque, juste avant de, de retourner en studio pour travailler sur un deuxième album. C'est une façon de faire assez courante dans les compagnies de disques depuis les années 90. On laisse absolument aucune chance aux artistes. Si leur premier album ne se vend pas assez, on les laisse tomber. Il、euh, n'y a, a plus de politique de développement des artistes, contrairement à ce qu'on retrouvait dans les années 60 et 70, alors qu'on laissait la chance aux artistes de se développer comme ça. Et de trouver leur personnalité. Des groupes comme Aerosmith et Kiss, entre autres, en ont large, largement bénéficié de cette politique de développement des artistes. Mindfunk se sont alors tournés vers l'étiquette indépendante Mega Force qui les a signés et a fait paraître leur deuxième disque qu'ils ont intitulé de façon très judicieuse et appropriée Dropped. Qu'on pourrait traduire en français par rejeter. Un disque, que, personnellement, je trouve beaucoup moins bon que le premier. Je dirais même que c'est vraiment pas, pas un bon album. Un disque qu'on pourrait quasiment étiqueter de Doom ou de Stoner, sauf qu'on y retrouve une excellente pièce sur cet album-là, du nom de Goddess, qu'on va entendre dans quelques minutes. D'ailleurs, on va tout de suite、euh, écouter quelques-unes de, des, quelques des très bonnes pièces de ce groupe très obscur des années 90. Mind Funk à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, et le s o l à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! 私たちは17歳。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 Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? OK, David. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comm employeur, e je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En m o r i c i e tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com Les mal léchés, Empreinte Galactique.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 Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. Vous êtes assez f o u 89-1. La nouvelle génération. Vous êtes assez fous, l e Américain très obscur des années 90, Mind Funk, avec leur excellente pièce Goddess qui ouvre leur deuxième album Dropped paru en 1993. C'est la seule bonne pièce, à mon avis, du disque, mais elle est vraiment. Juste avant ça, on a entendu、euh, trois pièces tirées du premier et excellent, excellent album homonyme de Mindfunk paru en 91. On a entendu une ballade de goût, Sister Blue, précédée d'une pièce à saveur、euh, latino, salsa, Blood Runs Red. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Sugar Ain't So Sweet qui ouvre l'album avec brio. Évidemment, le deuxième album de Mindfunk n'a pas marché non plus et、euh, encore une fois, ils se sont vus rejetés par、euh, leur étiquette de disque. Ils ont néanmoins réussi à intéresser une, une autre compagnie de, de disques, une troisième, Music for Nations, qui leur a permis comme ça d'enregistrer un troisième album intitulé People Who Fell from the Sky, p a r i en 1995 et qui n'a pas non plus eu aucun succès.、Euh, le groupe s'est donc séparé、euh, définitivement après ce, ce dernier échec. Ils n'ont vraiment pas été chanceux, Mindfunk,、euh, malgré tout le potentiel qu'ils avaient. C'est dommage. Par la suite, le seul à s'être illustré dans le monde de la musique, à part Reed St. Mark de Celtic Frost, c'est le guitariste Louis J. s h v i t e k qui a joué avec Ministry. Voilà pour cette petite présentation de Mindfunk. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 70, un excellent, excellent groupe de hard rock américain du nom de Sir. Lord Baltimore, que certains considèrent comme、euh, le premier groupe de métal américain. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter un petit spécial p r o c u p i n e Tree. Question de souligner le passage de cette excellente formation de rock progressif au Québec. Ils sont à Montréal ce soir. Pour l'instant, on va poursuivre avec un peu de hard rock. Dans un moment, on va entendre Them Crooked Vultures、euh, qui seront en concert eux aussi à Montréal et Québec la semaine prochaine. On va aussi écouter Monster Magnet, mais tout de suite,、euh, on écoute Soundgarden, My Wave à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et le seul, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!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 Crooked Vultures avec l'excellente pièce Elephant, ça sonne très éléphant, et qu'on retrouve sur leur、euh, premier album homonyme paru l'automne dernier. Ils sont au spectacle mardi au Capitole de Québec, ça devait avoir, avoir lieu au、euh, Pavillon de la Jeunesse et on a déménagé ça au Capitole. Et、euh, mercredi, ils seront au c e p s u m de l'Université de Montréal, ça devrait être un bon spectacle qui va assurément attirer plein de fans de l e d z e p p e l i n e Juste avant Them Crooked Vultures, on a entendu Monster Magnet avec、euh, un de leurs、euh, gros canons, Negasonic Teenage Warhead. C'est tiré de l'album Dopes to Infinity de 1995. Et au début du bloc, on a entendu Soundgarden avec My Wave tiré du très bon disque Super Unknown de 1974. 94 plutôt. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Hier soir avait lieu à Québec le concert d'un des meilleurs groupes de rock progressif actuel et un des, des plus brillants, Porcupine Tree, qui se produisait devant une salle comble au Capitole. Question de, de souligner le passage de ce groupe fantastique, un des meilleurs du genre dans l'histoire. Je vous ai préparé un petit spécial qui court très brièvement de la carrière de cette formation britannique qui a débuté au début des années 90 en Angleterre. Au début, Porcupine u Tree, c'était l'affaire d'un seul homme, c'est-à-dire le guitariste, claviériste et chanteur Steven Wilson, un jeune prodige musical dont les racines étaient fortement ancrées dans les années 60 et 70, ce qui est surprenant, euh, puisque euh, à cause de son jeune âge, il est né en 1967.、Euh, donc, il était maniaque de musique des années 60 et 70, mais il était constamment à l'affût des nouvelles tendances et des nouveaux styles, des innovations musicales. Porcupine Tree a débuté comme une blague, comme un exercice de style dans lequel Wilson a décidé de se lancer par défi, soit celui de créer de toutes pièces un faux groupe obscur de, de rock progressif, supposément des années 70, disparu et、euh, dont on venait de retrouver les bandes. Ça a été la base de Porcupine Tree, une blague que Wilson a fini par prendre au sérieux, vu la réception enthousiaste du public branché. Porcupine Tree est donc devenu peu à peu un groupe à tendance progressive, mais avec une approche contemporaine. Contrairement à la plupart des groupes de rock progressif qui sont apparus depuis les années 80,、euh, ils ne vivent pas dans le passé. Porcupine Tree, euh, il, euh, ce qu'ils font est tout à fait actuel. On va tout de suite écouter deux de leurs premiers efforts sur disque à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l e m a n t s e s t le s o l l a d i f f u s é e du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est Faux 89. À 1.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 Eclipse Festival 2010, du 23 au 26 juillet prochain. Plus d'informations au www.eclipsefestival.com. Une présentation de Texas f a g g Amateurs de métal progressif et de power metal, l'émission Labrique et le fanal est de retour tout l'été, les m a r d i à 19h. Votre animatrice, Michelle, v o u s présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius. フェンデ e プラス、オペフ、サバテージ、ainsi que beaucoup d'autres。L'abri des fanales、の範囲は 19h、その上で 6589-1. This remarkable, sometimes incoherent transcript illustrates a phantasmagoria of fear, terror, grief, exultation, and finally breakdown. Its highlights have been compressed on this recording to make their own disquieting points. 30 p.m., One hour after the participants have eaten sugar cubes saturated with LSD, we hear Brian and his fellow travelers observing their gradual transformation. unable to snap his fingers and terminate the trip which continues. Rocky journey ended 12 hours after it so innocently had begun. He was shattered by it. ポリピン・トゥーン・トゥーュトゥーン・トゥーン・トゥーン・ト i ー e トゥーン・トゥーン・トゥーン・トゥーン・トゥー qui Ouvre l'album Voyage 34, The Complete Trip, paré en 2000, mais qui est sorti、euh, d'un single, single, qui est sorti、euh, comme ça juste après、euh, le premier album de Porcupine Tree, On the Sunday of Life en 1991. Et、euh, c'est une pièce,、euh, Face One, qui se voulait un clin d'œil au projet Techno The Orb,、euh, Voyage 34, qui raconte un. Un voyage décide qui tourne mal pour un individu qui en a fait 33 très plaisants auparavant. Juste avant, on a entendu la longue pièce Radioactive Toy tirée du premier album de Steven Wilson,、euh, c'est-à-dire u n d e r s o u n d i n g of Life. En, à mon goût, c'est vraiment la seule bonne pièce qu'on retrouve sur u n d e r s o u n d i n g of Life, Radioactive Toy. Ce n'est pas un bon premier album, je trouve. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un petit spécial Procupine Tree afin de souligner le passage de cet excellent groupe de rock progressif au Québec. L'album suivant, c'est-à-dire、euh, Up the Downstairs, est, à mon avis,、euh, bien plus intéressant et meilleur que le premier disque. s、euh, euh, t e p h e n Wilson s'est entouré、euh, pour la première fois. Du bassiste、euh, Colin Edwin et du claviériste de Japan、euh, Richard Barbieri qui se sont joints、euh, tous les deux à Porcupine Tree pour,、euh, avec le batteur Chris Maitland sur le disque suivant, c'est-à-dire、euh, The Sky Move Sideways de 1995, l'album avec lequel、euh, Porcupine Tree est devenu un groupe. Toutefois, on retrouvait beaucoup de pièces de Steven Wilson en solo sur The Sky Move Sideways et les membres de Porcupine Tree considèrent plutôt Que c'est l'album suivant, Signify, qui est le premier véritable album du groupe Signify, qui est paru en 1996. On va tout de suite écouter deux pièces de Porcupine Tree de cette époque. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Ménomales est la seule à faire tourner du vrai rock, p r é r e é c i f à t r o i s révias, c'est f o u x 8 9 f m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 C'est fou, ça! C'est fou, ça! C'est fou, ça! ça, ça, ça 89,30 Juste avant la p a u s s e pub, on a entendu Porcupine Tree avec la pièce instrumentale Tinto Brass qu'on retrouve sur leur album Stupid Dream de 1999, qui reste, à mon humble vie, le meilleur qu'ils ont produit en carrière. Juste avant, on a entendu la version en concert de Signify qu'on retrouve sur l'album Coma Divine qui a été e n r e g i s t r é à Rome en 1997. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un petit spécial Porcupine Tree afin de souligner le passage de cet excellent groupe de rock progressif au Québec. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter le, le neuvième chapitre de la série consacrée à ACDC avec l'album For Those About to Rock, We Salute You de 1981. Pour le moment, on va poursuivre avec une dernière pièce. de p o r Une p longue pièce tirée de l'avant-avant, dernière de ad-bond e Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet de 2007. Une pièce à laquelle le guitariste Rush Alex Lyson a participé. Anesthesize, à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, est la seule à faire tourner du vrai rock, vrai e s séparatoire rivière. C'est f o u x 89 FM. Porcupine Tree avec une pièce à laquelle le guitariste de Rush, Alex Lyson, a participé. Anesthetize s'est tiré de l'album Fear of a Blank Planet de 2007, avant-dernier -avant album de ce groupe de rock progressif en l fantastique. Vous êtes à l'émission Rock Classique a c c o m p a g n é d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution, bien sûr, du rock à travers le temps.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 Une ancienne émission, n'importe quand dans la semaine. Vous retrouvez aussi une, une section n o u v e a u t é dans laquelle il y a à peu près 75 critiques de disques qui sont sortis depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont y trouver des choses qui vont assurément les intéresser.、Et、encore une fois, le, le site se trouve au w w w r e c l a s s i q u e n e t C'est maintenant venu le temps de vous présenter le petit segment de l'émission consacrée à la discographie complète d'Acey d a i s Cette semaine, on en est au 9e chapitre et à l'album For Those About to Rock, We Salute You, de 1981. Il est très difficile pour un groupe de suivre un, un tel méga succès que l'a été l'album Back in Black.、Euh, évidemment, leur disque、euh, est resté leur plus marquant de leur carrière et c'est un des plus grands, carrément, un des plus grands classiques de toute l'histoire du rock. Ça aurait été absolument impossible de surpasser ça, et、euh, peu importe la qualité de l'album qui devait suivre Back in Black, on pouvait être à peu près sûr qu'il ne serait jamais aussi bon que son prédécesseur. Il ne pouvait que décevoir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pourtant, For Know t a e b o u t a Rock, c'est loin d'être un mauvais disque. Bien au contraire, c'est même un de leurs meilleurs, mais、euh, c'est sûr qu'à côté de Back and Black, il a l'air un peu fade, mais c'est pas le cas. On va tout de suite en écouter trois exemples. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x 89 FM! at the D'entendre trois extraits de leur album For Those About To Rock We Salute You de 1981. On vient d'entendre Let's Get It Up qui fait référence bien sûr aux préoccupations érectiles des Australiens. Juste avant, on a entendu Inject d e Venom et au début du bloc, on a entendu I Put a Finger on You qui est vraiment une de mes favorites sur ce disque. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le neuvième chapitre de la série sur ce groupe incontournable de l'histoire du rock. Sur For those about the rock, on retrouve、euh, certains des très grands classiques des CDC, dont cette pièce. Evil Walks sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et s la seule. À faire tourner du vrai rock, absolument la seule à toi, r i C'est faux! 89FM! r e b e l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 Ici, ici, on vient d'entendre trois extraits du disque f o r t h o s e About to Rock. We Salute Ya de 1981. On vient d'entendre la pièce titre, bien sûr, véritable classique qui sert souvent de finale explosée vers la fin des concerts des CDC, cela depuis presque 30 ans. Juste avant, on a entendu Snowball de, qui a meublé un très grand nombre de parties et de soirées d'adolescents dans les années 80. Et au début du bloc, on a entendu l'autre gros, gros canon de Fordos About a Rock, c'est-à-dire la pièce、euh, Evil Walks qui a remporté un bon succès sur les ondes des stations de radio rock. au Début des années 80. Et ceux-ci se sont amenés au Forum de Montréal en décembre 1981 pour un concert tout à fait extraordinaire devant une salle comble et tout à fait électrisée et en feu. Un concert qui en a jeté beaucoup par terre et qui en a marqué plusieurs. C'est un des plus beaux samedi soir s que j'ai vécu personnellement dans les années 80, le 12 décembre 1981. Voilà qui complète cette petite présentation de l'album For Those About to Rock. We、oui, salute you! J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le dixième chapitre. Cette fois-là, je vais vous présenter les extraits de mon album préféré avec Brian Johnson, évidemment après Back i n Black. Je parle de Flick of the Switch de 1983. C'est donc rendez-vous. Vous êtes à l'émission Classique, en compagnie d'Alain l e f e b r e Une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album du trio allemand Rage, un excellent disque qui, e、euh, euh, n n'en pas douter, c'est un des meilleurs qu'ils ont sortis en carrière. Il est intitulé Strings to a Web, paru il y a quelques semaines. Rage, qui font carrière depuis plus de 25 ans, ils ont sorti 20 albums studio depuis leur début.、Euh, ils font du heavy metal traditionnel, mais avec une touche moderne, parfois symphonique et même progressive. C'est devenu une tradition et une de leurs marques de fabrique dorénavant de présenter une pièce à tendance progressive et symphonique sur leurs albums. Une pièce dans laquelle ils sont accompagnés d'un orchestre classique. Cette fois-ci, il s'agit de la pièce Empty Hollow qu'on va entendre dans un moment. Mais le reste de l'album est excellent aussi. Un très bon disque pour les amateurs de métal old school, très mélodique mais musclé. On va tout de suite en écouter deux exemples de ce petit bijou. String to a web. The Rage. À l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des b e l e m e n t est l a seul à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux!89FM! Le trio allemand Rage avec la très belle et longue pièce Empty Hollow, qui est le joyau de leur、euh, dernier et excellent album Strings to a Web, Paris, il y a quelques semaines. C'est une pièce qu'ils ont enregistrée avec un orchestre classique à Minsk, en Biélorussie, le pays d'origine du guitariste Victor Smolsky, qui a écrit comme ça la partition pour l'orchestre et il s'est occupé de l'enregistrement. Le groupe a enregistré ses propres parties par la suite. C'est vraiment brillant et très beau comme pièce. Juste avant, on a entendu une autre pièce. The Age, The Age of Darkness qui ouvre l'album Strings to a Web qui vient, comme je l'ai dit, tout juste de sortir. C'est pas les deux seules pièces qui sont bonnes sur le disque. Il y en a plein d'autres. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album qui vaut vraiment le détour. Si vous êtes un fan de métal mélodique, old school, un peu sophistiqué, particulièrement si vous appréciez le métal européen, c'est excellent. Je lui donne une cote de 8,5 sur 10. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la prochaine heure, on va rester dans le domaine du t r a s t métal. On va entendre entre autres la musique de Tear, Arch Enemy et Exodus. Mais tout de suite, on va poursuivre avec un petit bloc heavy metal mélodique. Dans un moment, on va entendre deux groupes qui seront en concert cet été au Québec, c'est-à-dire Scorpions et Iron Maiden. Mais tout de suite. On écoute Motorhead à l'antenne de la radio campus de t r o i s r i v i è r e s la station des b i l e m e n t s de l'os. s e faire tourner du vrai rock et du métal à t r o i s r i v i è r e s C'est faux! 89 1 f m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 Ah、Bye、bon. Une autre formation de vétérans allemands, ceux-là très célèbres, Scorpions avec la pièce Spirit of Rock, série de leur dernier très bon album Sting of the Tale qui est paru il y a quelques semaines. Scorpions qui, je vous le rappelle, seront en concert à Québec et Montréal les 25 et 26 juin prochains dans le cadre de leur tournée d'adieu avec Cinderella en première partie. Juste avant Scorpions, on a entendu un autre groupe qui sera au Québec en grande pompe cet été. Iron Maiden, bien sûr, avec Die With Your Boots On, c'est tiré d'un des meilleurs albums qu'ils ont enregistré. s C'est mon préféré personnellement avec Bruce Dickinson, Peace of Mind de 1983. Et au début du blog, on a entendu Motorhead avec Dancing on Your Grave, c'est tiré de ce très bon album obscur qui est Another Perfect Day, paru aussi en 1983. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Scorpions, bien sûr. Ce soir, je vous rappelle que Crooked Vultures seront au Capitole de Québec. Ça a déménagé. i l d e v a i t être au pavillon de, de la jeunesse.、Euh, C'est déménagé au Capitole.、Euh, le mercredi, ils seront au Sepson de l'Université de Montréal. Simon and Garfinkel seront au Centre b e l l le samedi 15 mai. Lundi 17, Dark Tranquility seront au Fofun e l e c t r i q u Et e le mercredi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Mardi 18 mai, Coed et Cambria seront au m é t r o p o l i s、euh, Vendredi 21 mai, Troisième Metal présente、euh, la formation Reanimator, ainsi que Ennis Near, Blackwater Pollution et Uriel.、Euh, ça se passe au stage du secteur Cap de la Madeleine. Primal Fear, Southern Cross et Ice Windland seront à l i m p é r i a l de Québec le dimanche 23 mai. Euh, mercredi 26 mai, le Kunokai l seront s Fofun a Electric, q u Ice Wind,、euh, formation de Montréal, de Power Metal, ils seront、euh, au stage à leur tour le samedi 29 mai. h y p o c r i s y Black Guards, Car Symmetry, Hate et s h w a s h b u c k l e seront f a u f o u n d s électriques le dimanche 30 mai et le lundi, le lendemain, le 31, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. George t h r o g o o d et The Destroyer seront au Capitole de Québec le mardi 1er juin, le même soir que Nagelfar seront au、euh, groupe de form formation de Black Medal. Ils seront au Petit Campus et、euh, le mercredi, le lendemain, ils seront à l'Agité de Québec. m e r c r e d i 2 juin, Dying Fetus, R6 s i et cinq autres groupes seront f au f o u n Et s e finalement, vendredi et samedi 4 et 5 juin, Joshua Good et The Destroyer seront à leur tour à Montréal, au m é t r o p o l i s Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans ce moment, on va entendre Exodus et les Canadiens de Three Inches of Blood, mais tout de suite. On écoute des allemands de Primal Fear, la donne de la Radio Campus, la station l e s m ê l e m o n e s et le seul à faire tourner du vrai rock et du métal à toi, r i v i r C'est f o u x 89 FM!、Enfin,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 Exodus, and you're listening to CFOU 89.1 FM. This is Michael Amon from Arch Enemy, and you are listening to Rock Classic on CFOU 89.1 FM. J'ai sûrement reconnu la voix céleste et angélique de Angela g o s s o l la chanteuse de la formation suédoise Arch Enemy avec la pièce We Will Rise, c'est tiré de leur album Anthems of Rebellion, paru en 2003. Juste avant, on a entendu Exodus avec Thrash Under Pressure. C'est une des, des très rares bonnes pièces qu'on retrouve sur l'album Impact is Eminent, paru en 1990,、l、album qui a mis le groupe dans l'embarras pendant un bon moment dans les années 90. C'est vraiment pas un bon album.、Mais、espérons que ce ne sera pas le cas du prochain, puisqu'ils en ont un nouveau qui sort、euh, mardi, le 18 mai, intitulé Exhibit B, The Human Condition, qui fait suite à Exhibit A, The Atrocity Exhibition, qui est sorti il y a trois ans. Juste avant, on a entendu les Canadiens de, de, de, de, de, de Three Inches of Blood. Oui, bien sûr, avec la pièce Battles and Brotherhood qui ouvre leur excellent dernier album Here Waits Vaid o o m Et au début du b l o c on a entendu les a l l e m e n t s de Primal Fear avec la pièce titre de leur dernier album Sixteen Six, Six Times Dead Before the Devils Know You're Dead. C'est paru en 2009. Je vous rappelle que cette formation de power metal allemande sera en spectacle à Québec le dimanche 23 mai à l'Impérial avec des formations québécoises,、euh, c'est-à-dire Software Cross et Ice Vinland. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi.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 Je vais donc la remplacer et vous présenter de l'excellent métal mélodique jusqu'à 21h, jusqu'à l'arrivée de mon autre ami, le Dr. Pendragon. La semaine prochaine, avec l a s s i q u e je vais vous présenter au moins une nouveauté le dernier disque de la formation heavy metal américaine High on Fire, un très très très bon groupe、euh, obscur que je vais vous présenter de hard rock américain du début des années 70, du nom de Sir Lord Baltimore. Je vous laisse avec une dernière pièce,、euh, avec un groupe dont, dont a fait partie Michael a m a t le guitariste et cerveau de Arch Enemy, qu'on a entendu il y a un instant. Je parle de la formation Carcass avec une pièce tirée de leur、euh, dernier album studio, le très bien nommé Swan Song, paru en 1995. Bien sûr,、euh, Michael ne faisait plus partie du groupe à ce moment-là. Mais c'est eux, les très bons disques de c a r c a s s et J'avais bien envie de l'entendre. On va écouter la pièce To Nobody. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre é m i s s i o n classique. Salut!